Non mais nous on n'est pas, pour une première fois on n'est pas trop déçu on est quand même au-dessus entre 5 et 10, euh, on remercie déjà tous les endaillais et les endaillaises qui nous ont fait confiance et puis dans la semaine on verra, nous, euh, nous allons nous réunir et puis nous, nous donnerons des consignes de vote dans la semaine.